Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de l'Asterne. Chaque semaine on se réunit pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des 7 derniers jours. Et aujourd'hui on va en Afrique <musique> Comment ça va Sophie Ben écoute plutôt bien. Puis on va parler d'un oiseau que j'aime bien aujourd'hui, donc je suis, je suis contente. Et toi Eh ben écoute, on va parler d'un oiseau que je ne connaissais pas, donc je suis content aussi. <rire> C'est bien. <rire> euh, mais moi, il existe par rapport au, au tien, et on va parler justement. Il existe. De... Comment ça, le mien, il existe pas Le dodo. Genre, il n'y a pas de existe traces. Existe-t-il ah, oui, il y, y a des restes, monsieur. Il y a des restes. Allez, taf. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Mais euh, on va avoir l'occasion de, de revenir euh, là-dessus. À moins que tu veuilles commencer à nous parler du, du dodo, et moi je vous parlerai du Kéléa, euh, que vous connaissez peut-être, euh, notamment si vous vous intéressez à tout ce qui est euh, politique, économique euh, en Afrique, puisque c'est un véritable fléau, et on va le découvrir ensemble. D'accord. Bon, ben, le dodo, euh, du coup. Euh, le dodo, on va commencer par quelque chose d'assez connu, parce que j'imagine que le nom, euh, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Donc on est parti sur un oiseau assez ventru, euh, assez gros finalement, avec un large bec, et, euh, et un oiseau qui ne vole pas, avec de toutes petites ailes et euh, de grosses pattes vu que c'est quand même un oiseau qui se déplace uniquement sur ses pattes, donc il faut quand même qu'il ait de quoi marcher. Et alors il y a une polémique. Sur le dodo, parce que bon, vous êtes certainement au courant que le dodo de nos jours a totalement disparu. Hein, il n'y a, a plus un seul spécimen vivant. Il nous reste deux, trois restes euh, ici et là, euh, quelques momies, euh, quelques dessins, bref, pas grand-chose au final. Okay. Euh, on n'a pas de squelette complet, par exemple, et euh, et on a euh, du coup euh, quelques restes de dodos, euh, mais on n'a pas d'individu vivant pour nous dire exactement à quoi il ressemblent. Et alors, on est là sur toute une, une polémique qui s'est construite il y a déjà pas mal d'années et qui continue encore de nos jours, même si on a quand même quelques éléments de réponse aujourd'hui. Une polémique sur la forme générale de cet oiseau, parce qu'on se dit, est-ce que le dodo, il est plutôt rondouillard, comme on l'a souvent décrit, comme on l'a souvent vu en peinture hein Vous avez certainement cette, euh, en tête cette peinture euh, finalement assez, euh, assez célèbre, euh, « Edwards » de Roland Savry. Qui a été peinte avec un, un, un dodo qui est représenté en, en plein centre, avec quand même une un, un, voilà un animal quand même bien grassouillé, <rire> on va dire, avec euh, des jolies plumes jaunes sur les ailes et un petit toupet de queue jaune aussi. Mais euh, d'autres euh, l'on décrit comme étant un peu plus maigrichon et avec des couleurs un peu différentes aussi. Et du coup, euh, on se pose souvent la question euh, comment représenter cet animal que bah, finalement dont on n'a plus de restes pour nous dire. Euh, comment il était, et dont on n'a pas vraiment de témoignages de première main pour vraiment nous expliquer de quelle couleur il était, comment était son bec, comment était euh, son plumage, enfin bref, les pattes encore, on a deux trois trucs, mais on verra ça après, mais voilà, on, on a vraiment toute cette polémique qui est construite autour du dodo, comment on le représente, comment on fait ses représentations en musée, euh, parce que des fois vous avez des spécimens qui qui sont euh, des, des représentations... Euh, Euh, des reconstructions de l'animal euh, en, en chair et en os en quelque sorte qui sont peut-être pas forcément tout à fait euh, tout à fait euh, véridiques. Donc comment est-ce qu'on arrive à, à un résultat qui pourrait être plus proche de la réalité C'est difficile euh, d'arriver à trouver des sources de première main pour aller voir à quoi ressemblait cet oiseau. Alors comme source de première main, on a plusieurs choses. On a déjà la tête momifiée du dodo euh, qui est visible euh, qui est à Oxford euh, actuellement. qui... Okay. Qui est une alors je ne sais pas si tu le savais hein <rire> en gros on a cette tête euh, momifiée dont il manque la rinoforet. Alors la rinoforet c'est quoi C'est la partie qui va recouvrir euh, le bec, cette partie de, de peau euh, qui recouvre euh, de temps en temps autour des yeux aussi et euh, et jusqu'au dessus du, du bec. Je vais être honnête, je savais euh, même vraiment... pas qu'on avait des dodos momifiés en fait. Ah ouais <rire> Non je ne savais pas. Bah tu vois on a juste un ou de boue. C'est déjà C'est déjà bien. <rire> <rire> on n'a pas l'animal en entier, hélas. Donc, voilà, on a cette tête de dodo euh, momifiée dont, dont on voit encore euh, la, sur la peau l'insertion des plumes. Hein, ça fait un peu comme la peau de poulet, si vous voulez. Quand mm -hmm. vous avez un poulet, vous, vous l'avez plumé, c'est la même chose sur cette tête de dodo. Vous avez euh, ce bec avec la, la, la chair encore dessus, mais vous n'avez pas la donc qui est l'enveloppe cornée du bec qui, parfois, va jusqu'au jusqu'aux yeux, et chez le dodo, c'est le cas, parce que cette enveloppe va quasiment euh, jusqu'aux oreilles, ça se voit donc sur cette tête momifiée. Donc on n'a pas non plus la coloration euh, de cette infothèque, on ne sait pas de quelle couleur elle était, euh, juste sur le spécimen en question, et pareil pour les plumes, on ne les a pas non plus, on a euh, quasiment que la peau, en quelque sorte, qui est momifiée, donc euh, c'est difficile de, de connaître la couleur de de, ce, de cette bestie. On n'a pas de descriptions euh, qui ont été réalisées par des naturalistes qui ont vu le dodo de leur Alors, couleur Je vais y revenir après, okay. si tu le permets. Bien sûr <rire> Et je, je voulais juste commencer par les parties qu'on a vraiment, euh, parce que bon pour l'instant il n'y a pas grand chose, donc il y a cette tête, et il y a aussi la patte euh, de l'animal, parce que la patte de l'animal avait été prise euh, en photo, alors euh, évidemment il y, y a déjà un peu de temps, quand elle était encore présente, je crois que c'était au muséum d'histoire naturelle, alors ça devait être à Oxford ou à Londres il me semble, euh, qui a été euh, faite d'après le pied momifié de l'animal encore une fois, qui malheureusement, a disparu de nos jours. Donc, on n'a plus que ce oh, témoignage, okay. donc cette euh, cette photo en noir et blanc, hein, évidemment. Euh, sous plusieurs coutures, heureusement, parce que ça avait été publié à l'époque. Donc, euh, c'est quand même hein. des dessins, euh, c'est des choses qui avaient été faites très scientifiquement. Donc, on avait pris euh, différents angles. Cool. Euh, on voit bien la peau, euh, les écailles. On voit comment c'était fait sur la patte du dodo. Hein. Donc, on est sur un animal euh, avec donc trois doigts à l'avant, un peu comme une patte de poulet, en fait. Si, si vous voulez regarder un petit peu. Avec des écailles bien larges sur le dessus, des écailles beaucoup plus fines en dessous, sur la sole du pied et puis vous avez un ergot retourné donc à l'arrière comme une patte de poulet. Et c'est à peu près les seuls trucs qu'on ait <rire> du dodo et euh, qu'il nous reste vraiment de, de témoignages vraiment photographiques ou du moins euh, en chair et en os. Après, on n'a plus que des témoignages écrits et des dessins. Alors, comme tu disais, il y, y a eu des descriptions euh, des explorateurs qui sont partis sur, euh, sur les Maurice, qui ont pris, euh, qui ont vu le dodo, qui en ont mangé, hein, parfois aussi, parce que c'était un animal qui était quand même assez facile à manger. On est quand même sur un truc qui est de la taille d'une grosse dinde, qui se laisse attraper facilement, qui ne vole pas, Donc bah, ça fait un repas parfait. Évidemment, et, euh, et et ce dodo est passé à la broche plus d'une fois. Et, et du coup, il y a des gens qui l'ont euh, dessiné aussi, sauf que les dessins qui ont été faits de première main ne sont pas forcément très très descriptifs. Okay. Euh, on est sur des petits euh, croquis euh, vite faits. Et les descriptions qui en ont été faites après sont un peu plus descriptives, mais pas si détaillées que ça non plus. Donc il va nous manquer quelques détails ici et là. Et euh, ce qui ce qui va pas mal induire en erreur derrière, c'est que les principales peintures et les dessins Vraiment, qui ont été euh, utilisés derrière pour euh, qui ont été rep représentatifs du dodo et qui nous ont donné cette image d'un dodo bien grassouillé derrière ce sont des peintures qui ont été faites par des gens qui n'ont pas vu euh, le dodo euh, de première main qui ont en fait ah, okay. Écouter les récits qui ont vu l'animal momifié, mais qui n'ont pas vu eux-mêmes l'animal vivant en pied. Donc tout de suite, on a on a des problèmes parce que vous avez des gens qui ne représentent pas l'animal comme il est de son vivant. Tu voulais dire quelque chose Non je non non dire... non. Moi je moi je suis religieusement <rire> pour l'instant. Je je suis. Euh, je, je reviens toujours sur cette histoire de momie. Moi je suis assez euh, assez surpris en fait. Ah ouais. Ouais parce que je, je m'attendais ah, pas à ce que tu me parles de momie autant ossement. Je je comprends très bien. Mais momification, mmh. carrément. Je suis assez, euh, je suis assez surpris ouais, quoi. Mais voilà, ouais. ce qui est bien avec cette cette momie quand même, c'est que on a des des parties de peau et on a pu récupérer sur cette peau un petit peu de coloration, notamment euh, du côté de de la mandibule euh, du bec. Mmh. Il y avait dans les descriptions qu'en avaient fait les explorateurs à l'époque une mention d'une coloration bleutée au niveau euh, de la mandibule. Donc juste à la limite entre l'enveloppe cornée du bec vraiment et la partie où ça commençait à devenir de la peau. Okay. Et il disait, il y a une teinte bleue à cet endroit-là. Et alors, on s'est posé la question pendant longtemps, est-ce que c'est juste un reflet Est-ce que c'est un truc... Euh, voilà Est-ce que l'animal était malade Peut-être, on ne sait pas. Et il se trouve qu'il y a des analyses qui ont été faites sur ces petits bouts de peau et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une coloration structurelle qui donnait du bleu à cet endroit-là. Ok Voilà, donc euh, cette description n'était finalement pas si mal, et, euh, et ça a permis de, de clarifier pas mal de trucs. La représentation qu'on qu a habituellement du dodo, qui est, qui est finalement assez gras, bah, on se rend compte avec les descriptions euh, des, des explorateurs de, de l'époque et des gens qui ont bien voulu euh, parler du dodo, qui était finalement un animal pas si important que ça à l'époque. Il faut, faut se rendre compte qu'on le considérait juste comme un truc à manger euh, quand on faisait étape sur l'île, quoi. C'était pas non plus euh, voilà, la chose <rire> <C 'est>... exotique. <rire> Voilà. le garde bon. le garde manger de Lin Maurice hein c'est euh... ce ça je pense un peu ça bon c'était pas non plus le truc exotique à décrire la seule personne qui vraiment euh, a fait une peinture qui semble assez proche de la réalité et qui pour le coup euh, était un véritable artiste donc il savait représenter les choses avec euh, une grande grande précision en quelque sorte et qui euh, en même temps Euh, on avait vu un de près, parce qu'il faisait partie, à l'époque, de la ménagerie euh, du, du prince chez qui il résidait. Okay. C'est euh, la peinture de Mansour, qui représente un dodo, pas si gras que ça, finalement, avec une une tête un petit peu noirâtre, avec cette coloration bleue juste, sous la, sur la, sous la mandibule, hein, exactement comme on la décrit, et qui est finalement assez haut sur pattes. Okay. Euh, avec des jambes plutôt euh, plutôt bien droites et c'est c'est vraiment la seule représentation qu'on est qui soit qu'on considère assez euh, assez proche de la réalité et ça c'est c'est une peinture qu'on n'a pas vue euh, qui qui nous a pas vraiment été euh, montrée euh, très souvent pourquoi parce que c'est pas une peinture qui a été faite en Europe C'est une peinture qui a été faite en Inde, il me semble. Oh, et donc, okay. euh, et, et du coup, comme elle faisait partie d'une collection personnelle de, de quelqu'un d'autre, euh, ça n'a pas été montré. Ça n'a pas été montré dans un musée, et du coup, les gens ne s'y sont pas intéressés, ne connaissant même pas l'existence de la peinture en question. Mm. Donc, euh, du, du coup, euh, l'oiseau a souvent été décrit comme euh, dans la peinture qu'on connaît le plus, donc euh, qui est euh, celle d'Edward de Roland Savery qui est donc le gros dodo avec ses plumes jaunes, et qui, lui, n'a pas du tout de coloration bleue sous la mandibule, par exemple, euh, voilà qui, qui montre quelques différences avec les descriptions qu'on a de première main Et il y a le bec rouge aussi, parce que euh, dans les représentations de dodo, moi je prends celle de l'âge de glace, parce que c'est celle qui parlera à tout le monde, on a ce bec rouge caractéristique. Ouais. C'est aussi une couleur qu'on retrouve dans le tableau de... Alors, pas du tout. Okay. Le bec rouge, euh, non, il est pas rouge il serait plus dans les teintes un petit peu euh, marron, euh, brune, okay. euh, avec un, un bec plus euh, noirâtre sur l'enveloppe cornée, donc avec ce bleu en dessous sur la mandibule, mais euh, et, et plus foncé euh, sur la mandibule, après, mis à part le bleu aussi. Okay. On n'est pas du tout sur du rouge, en fait. Alors, à la rigueur, les pattes, les pattes vont être euh, dans les teintes un petit peu rouge-orangé, mm -hmm. Et euh, ça a été décrit, euh, vu qu'on avait la patte conservée donc à Londres pendant un certain temps. Ça avait été décrit à l'époque, ça avait été dessiné. Et la couleur, on l'avait au même titre que la couleur sur d'autres pattes d'oiseaux qui étaient aussi conservées au musée. Et donc, euh, ça, avait, ça avait été euh, scrupuleusement euh, enregistré. Donc, on sait de quelle couleur étaient les pattes, et elles étaient rouge-orangées. Mais pour le bec, ah, c'était pas du tout la même. Okay. Mais du coup, pour ce tableau, il a été retrouvé par la suite Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est advenu alors, Comment on est arrivé justement à retrouver euh, entre guillemets cette description la plus correcte du dodo Alors cette description la plus correcte, du coup, elle, elle était en Inde. Du coup, euh, elle a été récupérée euh, ensuite par par les gens qui l'avaient. Alors que je te retrouve ça exactement parce que il y, y en a plusieurs. On va peut-être parler d'une ou deux en plus aussi qui mmh. sont intéressantes parce que elles sont un peu plus prises sur le vif. Euh, des croquis oh, okay. qui ont été faits aussi, qui sont, qui sont intéressants. Donc là, la, la peinture de Youstad Mansour, alors je sais absolument pas comment prononcer ça, je n'excuserai pas, <rire> pas oh. ça a été illustré, alors c'est une peinture qui prend pas seulement le dodo, c'est une peinture qui contient beaucoup d'autres oiseaux qui a, ont été illustrés spécifiquement pour l'empereur Jarangir de l'empire Mughul, qui avait une ménagerie à Surat, en Inde. Et donc, euh, Jahangir, donc l'empereur, avait une certaine envie euh, d'approfondir ses connaissances scientifiques, et notamment euh, ses connaissances euh, sur les, les animaux euh, en, en zoologie. Mm -hmm. Et il a demandé donc à Justin Mansur de peindre les animaux qu'il y avait dans sa ménagerie. Et en l'occurrence, il y avait un dodo dans sa ménagerie. Et c'est comme ça qu'on a cette peinture d'après euh, « animal vivant » qui permet d'avoir une bonne idée de ce à quoi il ressemble. Il y a d'autres oiseaux sur cette peinture, ce que je vois, il y a un perroquet, il y a euh, euh, ouais. deux anatidés, je crois, euh, et un oiseau dont j'arrive jamais à souvenir le nom, celui qui est en haut à droite euh, avec euh, son espèce de collerette oui, là. De... Ouais. Il y a plein de bestioles dedans. Ouais. Et alors ce qui, est, ce qui est très très bien, c'est que bon pour la plupart alors c'est aussi un autre problème ici, on peut en parler tout de suite si tu veux. Bah, la plupart des oiseaux dans cette, dans cette peinture sont euh, à peu près plutôt très bien représentés d'ailleurs avec les bonnes couleurs avec les bonnes proportions enfin bref on est vraiment sur un artiste qui a vraiment réussi à faire une image qui ressemble beaucoup à la réalité par contre en ce qui concerne ce qui les deux anatidés euh, qui est dans un coin euh, cela par contre on n'est pas trop sûr parce que ça ressemble à rien de connu on ne sait pas trop de quoi mmh. il s'agit alors il y a quelques on a deux trois idées peut-être on se dit que c'est des juvéniles d'une espèce ou un truc comme ça non on n'est pas sûr au final <rire> je pense qu'on sera jamais très sûr bah, il est pas impossible que ce soit même des oiseaux qui aient disparu hein, parce que Euh, on n'a pas attendu on n'a pas attendu le XXe XXIe siècle pour faire disparaître des espèces animales malheureusement euh, moi je me souviens de j'avais fait une conférence sur le martin pêcheur et j'expliquais aux gens que en Chine il y avait une tradition justement de prendre les plumes de martin pêcheur et les offrir euh, alors je sais plus si c'était en collier ou autre mais du coup ça a entraîné enfin les scientifiques pensent que ça a entraîné la disparition d'une dizaine voire d'une vingtaine d'espèces de martin pêcheur en mm. Chine qu'on ne connaîtra jamais ah, oui. donc euh, voilà c'est euh, ça peut ça peut aussi faire partie ça peut aussi faire partie d'espèces euh, qui euh, Exactement. qui malheureusement ont disparu. Bah comme le dodo, on retombe sur nos pattes, incroyable. Les <rire> serait pattes de dodo, évidemment. Les fameuses pattes de on, dodo. Donc euh, on a on a donc cette peinture qui est qui est très détaillée, qui est très bien. Puis on en a deux trois autres aussi, on a notamment un croquis qui a été fait en 1605 euh okay. qui s'appelle le dodo de Carolus Clusius qui est donc juste un croquis en noir et blanc, hein, on est juste sur un dessin à la plume, qui montre un dodo qui est finalement assez maigrichon aussi. Alors, c'est pas non plus super bien représenté, on est vraiment sur les croquis de l'époque, avec quelque chose d'assez rapide. Voilà, qui est un dodo maigrichon, pas si gras que ça, comparé à d'autres représentations qu'on a pu avoir, mmh. mais qui montre déjà cette face assez caractéristique, ses grosses pattes, et qui est assez assez droit sur ses pattes aussi. Donc, on voit par exemple le euh, la cheville, dépasser du corps, ce qui n'est pas le cas sur d'autres représentations le dodo est un peu trop grassouillé. Mmh. Euh, donc on a on a cette cette représentation là et puis après on a deux trois autres croquis, il y en a un de 1601 euh par exemple qui montre aussi un dodo euh, finalement assez maigrichon, bon assez maigrichon et cetera là hein mais <rire> mais qui est un dodo quand même pas trop trop grassouillet non plus, pareil, mmh. on voit des pattes assez droites sous le corps, ce qui semble logique pour un animal qui passe sa vie à marcher et qui finalement euh alors ça fait pas partie du groupe des ratites c'est pas une autruche, c'est pas un émeu, c'est pas un truc comme ça mais euh, c'est un animal qui est très adapté à la marche c'est un animal qui ne vole plus du tout donc c'est un animal qui a besoin de ses papattes cette, euh... donc il a... ouais. c'est logique qu'il ait des papattes bien développées et qui lui permettent vraiment de, de courir donc on... je dirais que c'est assez normal d'avoir un animal avec des grandes papattes À mmh. niveau-là et pas juste des toutes petites papat en dessous d'un énorme corps rond, ça semblerait pas très très logique quand même. Alors il y, y a une théorie euh, décidément cette première partie est longue mais c'est pas grave. Euh, il <rire> <rire> y a une théorie qui dit que euh, le dodo pouvait accumuler des réserves de graisse. Oui. Euh, alors je sais plus si c'est appuyé par une par une euh, une comment dire une explication scientifique alors, oui. ou autre, mais est-ce que c'est aussi oui. une des raisons de pourquoi on a cette représentation du dodo grasouillé Alors oui, alors il y a deux choses là-dedans. Il euh, y a à la fois la réserve de graisse qui va se former autour du pigostine, donc dans la autour de la queue de l'oiseau. Okay. Vous savez quand vous mangez un poulet. La queue de l'oiseau, souvent, c'est l'endroit où vous avez beaucoup de gras. Et donc, euh, chez le dodo, on pense que c'était plus ou moins la même chose, parce que vous avez cette, euh, notamment dans les anciens croquis, vous avez cette conformation avec, finalement, une queue qui est quasiment inexistante, avec juste une sorte de touffe de plumes au mmh. bout. Et puis, euh, c est, c est, c est, c est cet arrière-train qui est assez assez large, qui est capable d'emmagasiner pas mal de graisse, et qui serait assez proche, finalement, de ce qu'on a actuellement chez les oies notamment les les oiseaux qui migrent qui peuvent emmagasiner de la graisse à cet endroit-là pour la migration justement. Donc la graisse quand on migre euh, ne voir bon ça se répartit un petit peu mais ça se répartit pas tant que ça non plus sur le corps parce que ça va être un peu embêtant après pour le vol, ça va plus se répartir dans l'arrière-train généralement plutôt mm -hmm. qu'autour du ventre. Donc on va pas avoir un dodo grassouillé au niveau du ventre, on va avoir un dodo grassouillé sur l'arrière-train. <rire> okay. Voilà, Donc, ça va faire cette espèce de bulbe un peu rebondie à l'arrière qu'on voit dans les représentations et puis vous avez aussi euh, le, le cou du dodo qui peut pas mal s'allonger parce que vous avez ce, cette cette poche qui est avant l'estomac, ici, chez les oiseaux, qui, chez les pigeons, peut se développer euh, beaucoup, notamment quand l'animal a bien mangé, parce que le repas va rester là, et donc ça va faire une sorte de bosse sur le cou. Et ça ne veut pas dire que l'animal est gras, ça veut juste dire que là, il a il a fait un bon repas, en fait. Mmh. surtout <rire> Voilà, donc il y, y a ces deux trucs-là. Mais par contre, sur le ventre, euh, il n'était pas si grassouillé que ça. Il avait okay. une conformation tout à fait normale, on dirait. Rien d'intéressant euh, à part ça, sinon... Euh, La queue aussi, on, on représente souvent le dodo avec une sorte de touffe de plumes sur l'arrière-train, mmh. euh, plus ou moins développée. et Il semblerait que il est possible que euh, ce soit. Euh, il y a pas mal de variabilité à cet endroit-là. On ne sait pas si c'est une variabilité saisonnière ou quoi. Okay. Mais possiblement, euh, les oiseaux n'avaient qu'un tout petit toupet à cet endroit-là, pas grand-chose. Et, euh, et ils pouvaient peut-être le perdre à certaines périodes de l'année pour ne plus en avoir du tout, parce que par exemple, dans la peinture de Mansour Il n'y a pas du tout de toupet sur la queue, il y a une sorte de petite, on voit une sorte de petite excroissance à peine, mmh. rien de, de, très, de très définitif. Donc, euh, on pense qu'il y avait quasiment pas de queue. Donc, quand envoyer une représentation de dodo avec une queue assez touffue, avec pas mal de plumes, en fait, c'est pas, c'est pas très très juste parce que c'est pas ce qu'on connaît de l'oiseau. Ok Voilà. Vous savez tout sur Donc, le dodo, de, de désormais. <rire> voilà, il y a plein de, de choses. Il y a encore plein d'autres détails, mais on vous mettra le, le lien d'un article assez euh, assez touffu. Ah bah c'est à le, de le dire avec la queue. <rire> voilà. Et comme ça, vous, et vous aurez aussi toutes les images dedans pour vous faire une petite idée de ce à quoi il ressemblait, avec un, un résumé à la fin qui est qui est pas mal fait. Euh, malheureusement, c'est en anglais, mais euh, j'ose espérer que vous pourriez faire la traduction. Oui, avec un euh, petit, euh, petit logiciel de traduction, ça, se, ça se fait bien. Ouais, et du coup une euh, autre deuxième oiseau africain Et du coup notre dit, deuxième ouais. oiseau africain, la Kelea euh ou le Kelea euh, apparemment ça se dit la Kelea mais je sais pas beaucoup de gens qui disent le mmh. Kéléa. En tout cas, c'est le Travailleur à bec rouge. Euh, c'est un oiseau qu'on trouve en Afrique. C'est un oiseau euh, qui euh, contient trois espèces. Enfin, c'est le Kéléa, c'est trois espèces. C'est le Travailleur à bec rouge. On va en parler. C'est celui qui va nous intéresser le plus et vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Le Kéléa cardinal ou le Travailleur cardinal qui, lui, se trouve en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Et le travailleur à tête rouge cette fois-ci, euh, qui euh, lui se trouve euh, davantage dans le golfe de Guinée, Rwanda, Tanzanie, un petit peu Afrique du Sud. Et le kelea euh, ou travailleur à bec rouge, celui qui va nous intéresser, Eh bien, euh, c'est un oiseau qu'on retrouve partout en Afrique, excepté euh, au nord de euh, l'Afrique et excepté également euh, tout ce qui va être pourtour de la forêt euh, du Congo. Voilà. Euh, mais sinon on le retrouve partout, de l'ouest à l'est, et euh, du nord au sud jusqu'en Afrique du Sud, extrême euh, nord euh, du euh, pays qui est, euh, est l'Afrique du Sud. Alors le Kéléa, qu'est-ce que je peux dire euh, dessus bah, Déjà on va s'intéresser à son nom, qui apparemment serait très proche de celui de la Caille, euh, et euh, serait peut-être une référence biblique, à un événement qui a lieu lorsque des cailles débarquent dans le camp des Hébreux. Alors c'est je crois dans nombre si je dis pas de bêtises. Il faudra revérifier bien ah oui. sûr. Euh, mais euh, voilà c'est euh, très sujet à interprétation. On ne sait pas vraiment si ce sont les les les, les comment dire les, les deux noms sont sont liés entre eux. Euh, mais il porte également un autre nom qui s'appelle le Manjimil. Ça c'est un nom africain qui lui est donné. Pareil là très difficile de trouver une une signification. Euh, je sais juste que euh, à partir de 1870, on avait dans le village de Prad, si vous êtes en Ariège, vous connaissez ce village, et eh bien des euh, centaines des milliers de personnes qui sont parties au Sénégal pour tenter euh, leur chance euh, afin et eh bien de euh, saisir la perspective de l'arachide qui était quelque chose de très prisé à l'époque et euh, ces gens qui venaient justement de Prad pour aller au Sénégal, ce sont des gens qu'on appelait des mange -miles. Mais on faisait déjà référence à ces gens-là en tant qu'oiseaux Euh, qui était euh, qui était le le quéléa euh, qui était le quéléa bec rouge ou le, le travailleur à bec rouge donc voilà pas spécialement ah, grand chose à dire au niveau du du nom de l'oiseau alors maintenant à quoi il ressemble cet oiseau bah c'est un oiseau qui ressemble à un moineau mais qui est beaucoup plus proche du tisserin euh, pourquoi parce que ah, oui. euh, il va être notamment capable de réaliser des nids absolument fantastiques euh, des nids <rire> qui sont magnifiques euh, qui sont créés en allez une dizaine de jours Ça se fait très vite. Euh, le nid est bâti par le mâle uniquement. Au bout de 2 jours, 3 jours, euh, l'accouplement commence à avoir lieu. Au bout d'une dizaine de jours, le nid est fini. La femelle pond quasiment lorsque le nid est fini. Les jeunes éclosent 10 jours à peu près, voire moins... Après euh, que euh, la femelle ait pondu le premier œuf, c'est très rapide. Euh, les deux jeunes, enfin les jeunes pardon, euh, sont euh, nourris pendant à peu près une douzaine, quatorze jours avant de s'envoler. Euh, la femelle peut pondre entre 3 et, et 7 oeufs. Euh, et ce qui est assez intéressant avec euh, le Kelea et c'est un véritable problème, c'est que ce sont des oiseaux qui sont extrêmement nombreux. Tellement nombreux qu'il s'agirait sans aucun doute, euh, selon une étude qui a été réalisée en 2004, des oiseaux les plus présents sur Terre. J'avais dit dans un oh. précédent épisode du Courrier de la Sterne que c'était soit l'hirondelle, soit le pigeon bizet. Eh bien, j'avais faux. Euh, il semblerait que ce soit bien le kelea avec 1,5 milliard d'oiseaux présents en Afrique. Uniquement en Afrique pour les pigeons Alors, et pour toutes espèces confondues. Alors uniquement pour le travailleur à bec rouge pour le coup. C'est uniquement le travailleur ouais. à bec rouge euh, qui a une population estimée à 1,5 milliard d'individus. Mais c'est une population mmh. qui est très très difficile euh, à quantifier. Pourquoi Parce que euh, les céléas se déplacent en très très grandes bandes qui peuvent euh, faire des millions d'individus. Euh, ce sont des oiseaux qui euh, sont capables, eu par euh, par individu, d'ingurgiter 10 grammes de nourriture par jour. Mais lorsque les bandes se déplacent, eh bien c'est entre 20 et 50 tonnes de nourriture qui sont ingurgitées par les groupes de Kéléa et c'est un véritable problème parce que les Kelea se déplacent en bande pour trouver de la nourriture et des fois on se déplace eh ben dans des champs ou des fermes où justement on a de la nourriture en très grande quantité. Et c'est un véritable problème euh, puisque bah, les oiseaux sont capables de décimer 40 à 50 d'une production et forcer de constater bah, que ça pose d'énormes problèmes pour les gens qui en vivent parce qu'il y a des gens qui en vivent et ces oiseaux sont capables de tout réduire en, en miettes en l'espace de, de quelques jours seulement et c'est un problème qui apparemment d'après un papier de 1972 que j'ai réussi à retrouver en ligne persisterait non. depuis les années 1800. Depuis les années 1800, oui, oui. eh bien les, les fermiers euh, d'Afrique et euh et bien parlons justement de de ces problèmes avec en Tanzanie en juillet 2022, eh bien des personnes qui ont été impactées par le Kelea. En janvier 2023, c'est au Kenya Où, où il y a eu ce, ce souci euh, et euh, en Tanzanie à nouveau du coup euh, cette année où en septembre dernier 5 millions d'oiseaux ont dû être abattus pour justement protéger les récoltes. Alors comment on abat les oiseaux Et ben soit on pulvérise des pesticides euh, via des petits avions, soit on met des pesticides de surface, soit on utilise la bonne vieille méthode de l'explosif, c'est-à-dire qu'on attend que les keleas se réunissent. Euh, sur un arbre endortoir on pose les charges explosives et on fait exploser les charges explosives pendant la nuit Voilà, et ça tue des ah oui. centaines de milliers d'oiseaux Euh, alors bien évidemment il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ces méthodes qui sont utilisées, il euh, y a des gens qui prônent diverses alternatives comme la fauconnerie qui est assez efficace, je vais y revenir, et les épouvantails, mais les épouvantails ne marchent absolument pas contre les keleas. Euh, donc du coup ouais. on a une diminution à peu près d'environ 5 à 10 millions d'individus par année, euh, sauf que ça ne suffit pas à déstabiliser la population, la population est toujours en phase ascendante. Malgré les oh. euh, nombreux individus qui sont qui sont éliminés qui sont éliminés chaque année et qui causent selon l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 50 millions de dollars de dégâts par an. Euh, C'est pour ça qu'on utilise aussi euh, ces, ces techniques beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus terribles. Euh, pourtant, pourtant, euh, le kaya est soumis à la prédation, grosse prédation notamment du marabout d'Afrique et de l'aigle des steppes. Alors euh, qu'est-ce qui se passe en fait les les marabouts et les aigles ils interviennent notamment lors de la période de nidification où euh, mmh. les marabouts se perchent en fait sur les sommets des des petits arbustes dans lesquels les kéléa font leur nid qui ressemble à des nids de tisserins, donc c'est des nids très très fins, euh, un peu en boule, donc bien protégés, mais ça ne les empêche mm. pas pourtant d'être fracassés par les par les, par les marabouts d'Afrique qui sont des espèces de grosses cigognes hein, qui viennent se poser finalement sur ces arbustes et qui viennent tout simplement piquer les nids et piquer les jeunes qui sont dedans. Et les aigles oui. des steppes, ils font exactement la, la même chose, euh, sauf que eux, ils sont un petit peu plus euh, prévoyants dans le sens où ils vont être un petit peu plus patients avec euh, avec les, les jeunes. Ils vont surtout attendre que les jeunes arrive sur les nids pour demander de la nourriture aux parents, ou alors se pose à terre euh, pour rechercher de la nourriture pour la première fois. Et c'est sur un groupe qui faisait, alors j'ai regardé un documentaire du coup euh, qui date de 1986 et qui parlait euh, de la disparition par ces deux sources d'environ un million d'individus, un million d'individus. Mmh. Ne serait-ce que par ces, par ces deux oiseaux, ce qui est énorme. Pourtant, le, le, le, apparemment, d'après les chiffres que j'ai trouvés, on aurait quand même un taux de survie euh, qui serait de 80% pour les oiseaux. C'est-à-dire que sur le million qui a été 80%. éliminé, 80%. 80%, ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. Euh, sachant que 95% des, des œufs éclosent et 87% des jeunes euh, survivent ce qui enfin, est enfin c'est c'est c'est c'est fou quoi c'est fou alors malheureusement il si y a il y a un ouais. souci c'est que le marabout d'Afrique ben il y en a pratiquement plus euh, il ouais. y a une étude qui a été réalisée en 2022 je crois euh, qui parlait de l'existence encore d'environ 1000 couples en Gambie et au Bénin ce qui est très très peu euh, on n'a pas, pas de chiffres au Cameroun hein, ce qui est encore euh, beaucoup plus désastreux et pour l'aigle des steppes on est à peu près à 37 000 Euh, couple qui subsisterait dans le monde, voilà, sachant qu'apparemment on n'a pas les populations de la Russie, d'après ce que j'ai, euh, d'après ce que j'ai consulté, euh, comme oh. comme chiffre, donc euh, voilà, c'est ça reste, ça reste quand même des des populations qui euh, qui sont très faibles. On était à en, de, en 1986 Pour les marabouts d'Afrique, entre 100 et 300 000 individus existants. Ouf. Voilà. Oui, ça a bien baissé. Donc, euh, donc on est sur une grosse, mm. euh, on est sur une très très grosse diminution à, à ce niveau-là. Et puis, ben, maintenant, essayer de trouver des véritables solutions. Donc, il y a des comités qui se réunissent euh, tous les ans pour discuter des problèmes et de trouver des alternatives. Le problème, c'est qu'aucune alternative n'est trouvée, ben, tout simplement parce que les oiseaux se déplacent en énormes bandes et que même si on élimine quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'individus chaque année, et eh ben, le taux de le taux de, de succès reproducteur est tellement important qu'on n'arrive pas à déstabiliser la la balance et que c'est toujours un oiseau qui est extrêmement présent en, en Afrique. Après oui. euh, on a mis 50 millions je crois sur la table lors de l'année 2021 si je dis pas de bêtises pour justement lutter contre le fléau de ces oiseaux 50 millions Est-ce que wow. c'est ce, -ce est suffisant Moi je me pose la question sincèrement pour euh, l'intégralité des dégâts l'intégralité des dégâts que les oiseaux les oiseaux, euh, les oiseaux euh, causent et puis qu'est-ce oui. qu'on pourrait trouver Comme, euh, comme idée. Donc voilà, le Kélea, un oiseau qui est euh, extrêmement euh, problématique en Afrique euh, et qui frappe un peu, ben, un peu quand, quand il veut quoi, d'une certaine manière, dans le sens où euh, il est poussé par euh, la disponibilité en nourriture et aussi par les sécheresses. Et forcément, mmh. lorsqu'il y a une sécheresse à un endroit, ben, les groupes de Kéleas et euh, voilà tout ce qui est bon euh, en termes de nourriture euh, est intéressant à prendre pour l'oiseau et oui et surtout que les cultures c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une monoculture et d'aller manger toute la culture que d'aller chercher à droite et à gauche et de voler et de... bon si toute la nourriture est disponible sur place vous avez un fast-food c'est quand même plus simple à manger que de devoir aller faire 15 magasins les uns après les autres pour ça. Les et autres euh, et donc, euh... un truc assez important <rire> assez un truc un, un truc assez intéressant que j'avais j'avais remarqué alors je ne sais pas si c'est c'est les documentaires donc c'est toujours un peu romancé donc c'est toujours à prendre avec des pincettes Mais apparemment les adultes sont quand même assez oui. malins et très peu se font attraper par tout ce qui est rapaces euh, alors que bon comme je l'ai dit lorsqu'on est euh, juvénile les les oiseaux sont plus vulnérables et donc sont plus facilement euh, facile à approcher mais comme c'est des grandes bandes et eh bien les alertes sont données beaucoup plus rapidement et beaucoup plus euh, beaucoup plus facilement que lorsqu'on aurait juste quelques individus ensemble ce qui fait que finalement on a très peu oui. de prises de la part de de prédateurs euh Euh, potentiel donc il euh, y, y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte mais comme je l'ai dit c'est une information que j'ai trouvée dans un documentaire donc ça reste à, ça reste à nuancer oui, voilà voilà pour euh, oui. mais pour le bizarre. travailleur à bec rouge du coup est-ce qu'il travaille il travaille, euh, travaille <rire> euh, j'ai j'ai essayé de voir un petit peu d'où vient ce ce nom mais apparemment ça viendrait du fait qu'il euh, qu construit son nid c'est pour ça qu'on l'appelle travailleur à bec rouge moi j'ai essayé de voir s'il y avait une signification par rapport au républicain social Je veux s'il y avait un truc entre travailleurs et républicains. Visiblement, il y a rien. J'étais un peu déçu. Je me suis dit oh non, je vais pouvoir raconter une super anecdote. Puis, finalement, il y a rien à raconter, donc. Euh... Oh, zut. <rire> mais euh, mais voilà un petit peu, euh, voilà un tortue. petit peu tout ça. 10 millions de, de kilomètres carrés pour le territoire quand même de, de notre cher euh, travailleur à bec rouge. Ce qui est énorme, hein, mille de rien. Impressionnant. Ce qui est énorme, Impressionnant. Ça fait euh, 20 fois la France. Et, et plusieurs. Euh... Plusieurs euh, sous espèces, enfin, on ne sait pas si c'est exactement des sous espèces, mais il y a plusieurs euh, colorations différentes de cet oiseau euh, aussi. sur tout le territoire. Peut-être. Peut J'avoue que j'ai pas fait la recherche. Euh, comme je t'ai dit, euh, j'ai juste euh, euh, vu qu'il y avait trois espèces de de, de travailleurs. Euh, cette phrase est très très étrange, mais je vous assure que on parle toujours bien de l'oiseau. <rire> visiblement, le, le masque. Euh le masque qu'ils ont sur sur la tête oui. tu sais le, le masque noir là qui est parfois entouré mmh. de rouge pas tout le temps est assez variable donc euh, à la fois la, le, la coloration rouge autour euh, autour du masque noir est variable et des fois de temps en temps le masque noir est même oui absent. il est blanc Chez oui enfin, il est absent effectivement comme tu le comme tu le disais c'est un truc qui disait dans le documentaire aussi Donc... Euh... Donc, euh, en plus, il se déguise, c'est terrible. <rire> c'est terrible. Et toi, du coup, tu n'as jamais eu affaire à ce, à ce travailleur à bec rouge, euh, comme, comme on en a parlé euh... Alors, si on en a un petit peu en Afrique du Sud. On ne les voit pas tant que ça, au final. Euh, ou du moins, j'en ai vraiment vu assez rarement, alors que pourtant, on se balade souvent. Euh, mais voilà, euh, c'était vraiment pas dans les coins où j'étais. Mais euh, alors je vois que l'aire de répartition est effectivement plus ou moins sur toute l'Afrique du Sud mais j'ai pas l'impression que ce soit si important mmh. que ça. On n'a pas on a peut-être pas exactement le l'écosystème nécessaire pour moi j'ai pris les cartes de ebird et il parlait davantage de du nord de l'Afrique du Sud plutôt que l'intégralité de l'Afrique du ouais. Sud ce qui me paraît ce qui me paraît quand même assez euh assez précis puisque c'est généralement les, les relevés qui sont faits par les par les naturalistes et ils adaptent les cartes en fonction de ce qui est fait comme relevé sur je crois sur l'année glissante si j'ai pas de bêtises donc c'est des relevés à mon avis plutôt oui. plutôt précis oui. euh, pour le coup ah, je mm. je dis pas le contraire il y en a certainement mm. hein, mais c'est certainement pas un problème aussi gros que dans le reste de mm. l'Afrique on n'a pas de famine à mm. cause de ça ouais ça peut ça peut vraiment provoquer des, des sacrés euh, des sacrés soucis euh, à ah, ce oui, je... à ce niveau là euh... Donc voilà, le travailleur euh, à bec rouge, euh, connu comme euh, le Fléau volant, euh, c'est euh, le surnom qui euh, lui est donné en anglais, <rire> du coup, the Fizzle Locust. Voilà. <rire> pour euh, pour conclure sympa. ce ce chapitre, euh, ce chapitre ici. Et pour conclure bon. cet épisode, parce que cet épisode est eh bien arrive à sa conclusion. Il était un peu long, désolé. D'habitude on fait un peu plus court, mais là il y avait beaucoup de choses à vous <rire> nice. dire. On espère quand même que vous l'avez bien apprécié. Merci beaucoup, Sophie, encore une fois, d'avoir été présente à mes côtés. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose eh ben, Merci à toi pour une super découverte aujourd'hui. Eh avec aujourd grand plaisir. Merci <rire> de nous avoir parlé du dodo sur toutes ses coutures. Euh, on rappelle qu'on te retrouve sur Entracte Science, On rappelle qu'on te retrouve sur Twitter leplumeux. On te retrouve également depuis peu. Mais à chaque fois que je dis ça, c'est dans 5 semaines que sort l'épisode, donc <rire> du coup, tu ne seras plus sur Twitch à ce moment-là. <rire> <rire> pour, euh, pour nous parler, pour nous parler euh, d'oiseaux, mais pas que. Euh, donc, euh, retrouvez, euh, retrouvez le plumeux et eh bien sur Twitch. Nous, vous nous retrouvez évidemment sur Pod Cedelles, bien évidemment. Euh, vous nous retrouvez sur Spotify, sur Deezer. Vous nous retrouvez également sur YouTube. Si vous êtes davantage intéressé par YouTube, merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre l'émission. On vous donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes. <musique>